Se tendre d'un sous-bois, nous deux en dessous, tu temps libre devant soi, au oh, moins tôt une allée une bordée de frênes, mon bras sur ton cou, un sentier qui nous entraîne, au oh, moins doux. s'ouvre alors une clairière. On tombe à genoux, lit de mousse de bruyère au moins doux. Le jus à prendre des groseilles, Des cheveux cachots. Un coin d'ombre en plein soleil, au moins doux. Le balai souple des tes mains sur mes joues, délicate pantomime, au moins doux. Dans cette étrange chapelle, nos doigts qui se nouent, de mes anges qui s'appellent. Qui se pose un baiser, filou une fleur grande un grand close au moins doux, les fougères qui se balancent, ton ventre si doux, la lumière, le silence au moins doux, un éden en miniature l'amour entre nous entre nous et la nature au monde